Digistorm sur Galaxy, c'est très bientôt, on a dû le réanimer, et oui, il est tombé dans les studios, non, c'est pas vrai en fait. Un petit problème technique, mais bon, c'est pas très grave. Storm commence tout de suite jusqu'à 21h, bien sûr, pour l'émission Cyclone. C'est parti I'm <laughs> sorry.